Christiana? Hallo? Qui est à l'appareil? Christiana, c'est George Campbell, ton ancien collègue de travail. J'ai travaillé avec toi pendant 15 ans pour la compagnie Transmark. C'est toi, George? Comment vas-tu? Je vais bien. J'ai enfin pris ma retraite, comme toi. Quand l'as-tu prise? La semaine dernière. En fait, je devrais dire que j'ai pris une retraite anticipée. Pourquoi donc une telle anticipation? Eh bien, cette décision a été dictée par les compressions budgétaires. On m'a proposé une compensation financière intéressante. Alors, j'ai pris la balle au bon. Voilà. Alors, que fais-tu ces jours-ci, Georges? Oh, rien d'extraordinaire. Je vis ma retraite chez moi. Comment est-ce que tu t'occupes? Pour être franc, je m'ennuie. J'ai beau voyager, rendre visite à des connaissances, jouer au golf... Mais toujours est-il que je m'ennuie. J'envisage même de me trouver un travail à temps partiel car j'ai peur de déprimer. La routine me déprime. Moi, j'ai hâte de me lever quand je veux et de faire des choses que j'aime, loin de toute pression professionnelle. Tu finiras par t'ennuyer, Christiana. Je ne pense pas, Georges.